Radio Antigone, tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Bonjour à tous, bienvenue dans la case du week-end qui commence dès maintenant, il est 10 h pardon j'ai avalé de l'air, voilà, quel... quel beau début d'émission Je, euh, voilà, j'ai de l'air euh, de c'est mais euh, ça, va, ça va le faire, donc bonjour et bienvenue dans cette case du week-end, euh, ou cette case de l'étouffement, si euh, vous préférez, en tout cas on va passer un bon moment, j'espère, euh, je vais tout faire que, pour que vous passiez un bon moment, voilà, ça m'a déjà totalement perturbé dès le début d'émission, c'est parfait, nous sommes donc ensemble jusqu'à midi pour deux heures d'émission, en direct, bien sûr, avec un très beau pro programme, comme chaque jour Dans 5 minutes, même pas, eh bien vous aurez votre horoscope, bien sûr. Mais oui, votre horoscope arrive donc dans 5 minutes. Nous parlerons économie avec Dominique Bayard avant 10h30. Euh, nous allons eh bien, parler de l'inflation aujourd'hui avec notre cher Dominique de la rédaction de RFI. Il y aura bien sûr également aujourd'hui l'économie, l'éphéméride ainsi que des actus des médias et puis... Pendant la deuxième heure, vous aurez également un très très beau programme avec l'archive pub, le musicateur 2000, le programme TV, d'autres actus économiques, d'autres actus euh, du numérique, d'autres actus des médias, et puis également les actus du sport. Bref, un très beau programme comme chaque jour, jour qui vous attend dans cette case du week-end. Très beau programme également musical, puisque dans les prochaines minutes, nous allons écouter le tout dernier Bob Sinclair, Love Generation Et oui, le tout dernier Bob Sinclair arrive dans quelques instants. Il y aura également Allogène avec You God That sur Radio Antigone. Alors oui, je vous le conseille, en fait, c'est pas exactement le même style, mais ce n'est rien. Et puis un tout autre style, encore, avec le premier classique de la case du week-end qui sort aujourd'hui, Sovage Gallardon. Truly, mainly, deeply, arrive juste avant 11h dans la case weekend de Radio Antigone, puisque, vous le savez, nous écoutons des grands classiques musicaux chaque week-end dans cette belle émission qu'est la case du week -end. Restez donc bien avec nous pendant ces deux heures, vous allez, j'en suis sûr, passer un très très bon moment, et on commence cette émission avec Queen of the Stone Age. Voici No One Knows tout de suite sur la radio à vif, bienvenue Señoras y señoritas, aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queen's of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First Hit, Give It Given. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Vamos a ver, a ver, a ver, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Soyez les bienvenus sur Radio Antigone, avec euh, ce titre qui se termine assez étrangement, c'était Queen of the Stone Age, avec No One No, tout de suite, euh, à l'instant, pardon, sur Radio Antigone. 10h18, voici l'horoscope. nous commençons bien sûr par les béliers. Les béliers, vous allez devoir veiller à dominer votre crise d'autorité au milieu professionnel aujourd'hui. Les taureaux, eh bien, vous serez empêtrés dans des, des, dans des difficultés apparemment inextricables. Ne perdez pas les pédales pour autant. Les gémeaux, votre vie conjugale vous procurera de belles satisfactions. Les cancers, eh bien, vous devriez vous sentir en bonne forme aujourd'hui, même si vous êtes en bonne santé. Attention aux excès de table, toujours possible euh, quand la planète Jupiter est en jeu. Les lions, eh bien, en couple, vous devrez multiplier les concessions, sans quoi vous n'arriverez pas à vos fins. Les Vierges, vos relations avec, avec vos parents, affectées depuis quelque temps, seront désormais plus faciles, notamment pour tous ceux qui ont dû s'occuper d'un parent malade. Les Balances, eh bien l'ambiance astrale vous sera favorable sur le plan amoureux, elle vous rendra plus ouvert, plus séduisant et plus jeune d'allure que d'habitude, ce qui vous permettra non seulement de faire des rencontres sans lendemain, mais aussi de poser les bases d'une relation affective sérieuse. Les scorpions, vous vous trouverez assaillis par des soucis matériels, charges, frais, capitaux prêtés, héritage, responsabilités financières. Euh, cela pourra vous conduire à vous replier sur vous-même en ressassant des pensées funestes. Les Sagittaires, eh bien, vous vous sentirez en excellente forme et vous serez capable de déplacer des montagnes aujourd'hui, les Sagittaires. Capricorne, excellente journée pour effectuer des placements à moyen et long terme. Les euh, Verseaux, les rapports avec votre entourage familial seront tendus. Malgré votre bonne volonté, vous n'arriverez pas à faire plaisir à tout le monde. N'encouragez pas un vent de Discord en tenant des propos agressifs. On termine avec les poissons. Les poissons, pour bien vous porter, privilégier les aliments à haute teneur protéique, tout en réduisant les graisses ainsi que l'alcool, bien sûr. Et ça, d'ailleurs, ça vaut pour tout le monde, même si les terrasses sont maintenant réouvertes. Il est 10h20, c'était donc votre horoscope. Et on passe à un titre actuel. Le titre actuel Alors, un titre tout récent, euh... que j'ai visiblement mal choisi puisque ce n'était pas celui-là que je devais vous diffuser, puisque celui-là n'est pas vraiment très, très récent. Il date de 2019, donc pour récent on repassera. Euh, voici donc Bob Sinclair et Masaka Kids Africana avec Love Generation. Pour vous expliquer, en fait, j'avais pris un autre titre de Bob Sinclair, je me suis trompé, Romantico Starlight, qui est donc sorti il y a deux ans. Mais donc voici leur, le tout dernier titre de Bob Sinclair, Love Generation. et Masaka Kids Africana, c'était Love Generation sur Radio Antigone. Il est 10h24, l'heure de parler économie avec Dominique Bayard. Aujourd'hui, l'économie. Et oui, bonjour Dominique Bayard. Aux Etats-Unis comme en Europe, les prix repartent à la hausse. Est-on déjà dans une spirale infernale et faut-il en avoir peur, Dominique Eh bien, dans la zone euro, pour la première fois depuis octobre 2018, la hausse annuelle des prix a dépassé la barre des 2%. C'est ce qui ressort des chiffres communiqués hier pour le mois de mai. 2%, c'est le plafond jugé immédiat idéal par la Banque Centrale Européenne pour stimuler l'activité. Une cible que la zone euro a eu du mal à atteindre euh, depuis des années. Alors il n'y a donc a priori pas encore de quoi s'affoler. Les marchés européens, au contraire, ont salué hier ce timide retour de la hausse des prix avec une progression fulgurante. Mais aux états unis le mouvement est beaucoup plus violent. Au mois d'avril, la hausse des prix a bondi à 4,6% en moyenne annualisée. De quoi apporter de l'eau au moulin des plus pétrochés Pessimistes, tous ceux qui mettent en garde depuis plusieurs mois déjà contre le retour du fléau de l'inflation. Et pour ces personnes, c'est de la faute au plan de relance de Joe Biden, Dominique. Les milliers de milliards de dollars promis par le président américain sont disproportionnés par rapport aux besoins réels. L'économie américaine repart, certes, plus vite qu'en Europe, trop vite, trop fort selon les alarmistes. La main-d'oeuvre comme les produits intermédiaires nécessaires pour faire tourner la machine manque déjà, ce qui engendre une hausse jumelle des prix et des salaires. Les éléments sont donc en place pour déclencher la spirale indomptable de l'inflation. On constate aujourd'hui aux états unis que les prix et les salaires euh, se redressent beaucoup, mais on est encore loin du stade où le phénomène s'auto-entretient, où il devient totalement hors de contrôle, comme cela s'est produit dans les années 70. L'Europe est-elle sur la même pente que les Etats-Unis Eh bien, si on enlève euh, du, du panier de référence, le pétrole qui a flambé au mois de mai, l'indice est inférieur à 1%. Voilà qui relativise la réalité de cette poussée inflationniste dans la zone euro. Par ailleurs, les plans européens, qu'ils soient euh, au niveau de Bruxelles ou des États membres, sont beaucoup moins massifs que le plan américain et le chômage, plus important. La situation n'est donc pas tout à fait comparable à celle des États unis Les éléments déclencheurs ne sont pas encore réunis sur le vieux continent. La hausse des prix, qui est toutefois sensible en Europe et aux États-Unis, pourrait s'estomper dans quelques mois une fois la pandémie surmontée. Alors ça, c'est la thèse des grands argentiers, mais les dirigeants des banques centrales ne croient, ne croient pas vraiment au retour de l'inflation, Dominique. Oui, alors ces propos qui évidemment se veulent rassurants n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. En général, l'inflation arrive sans prévenir. C'était le cas dans les années 70. Cela a duré 17 ans aux états unis Et cette inflation eh bien, elle pourrait se réveiller pour des raisons liées à des mutations profondes de l'économie que l'irruption du Covid n'a fait que renforcer. A commencer par la déglobalisation. Tant que la Chine attirait les industries soucieuses de faire baisser leurs coûts, les prix euh, un peu partout dans le monde étaient compréhensibles. Mais cette grande vague de délocalisation est aujourd'hui derrière nous, d'autant plus que le patriotisme économique, la souveraineté sont devenus des impératifs politiques. Par ailleurs, autre élément important, la population vieillit. C'est une tendance lourde antérieure au Covid et inexorable. Et si les Occidentaux refusent de travailler plus longtemps ou encore s'ils refusent de recourir à l'immigration pour pallier ce vieillissement, bien le coût de la main d'oeuvre va fortement augmenter. L'inflation qui pourrait en résulter sera le plus important symptôme de cette nouvelle donne économique. Merci beaucoup Dominique Bayard pour toutes ces explications concernant l'inflation qui est donc de retour. Merci Dominique, on vous retrouve la semaine prochaine bien sûr. Et dans une heure dans aujourd'hui l'économie, nous parlerons du Kirghikistan avec Altan Lazach. Restez avec nous sur Radio Antigone, on fait un point sur l'actualité dans deux minutes après We Are Match, voici Speaking Machine sur la radio à vif. Excellente matinée à notre écoute. Can. They just haul around like the fudges on a crop Vous êtes sur Radio Antigone, mais dis donc, c'est une bonne idée, ça, puisque vous venez, par exemple, d'écouter We're Match avec Speaking Machine dans quelques minutes, Allogène avec You Got Zapp. Restez donc avec nous sur Radio Antigone. Radio Antigone. Oui, oui, restez avec nous, puisqu'en plus, les actus du numérique arrivent dans la deuxième demi-heure de la quasi week -end. Il est 10h31. Radio Antigone. La radio à Radio J'ai été juste niveau timing là pour parler, 10h31, l'heure d'un point sur l'info A a une, aujourd'hui, eh tout d'abord Emmanuel Macron qui eh bien, euh, annonce le lancement d'États généraux de la justice. C'était euh, hier, l'Élysée n'a pour l'instant donné aucun détail sur les objectifs, les modalités ou le calendrier de ces États généraux qui ont été annoncés en plein examen sur le projet de loi de la justice. Le but est eh bien, eh bien sûr euh, de, euh, de souligner le profond attachement du chef de l'État à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance de l'autorité judiciaire. Euh, dans le journal du dimanche, aujourd'hui, Bruno Lumaire, interviewé dans ce journal, a expliqué que la réforme des retraites demeurait une priorité aux yeux, de, de, à ses yeux, aux yeux donc du ministre de l'économie. Alors que le flou demeure sur la remise en chantier de ce projet avant, avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie euh, souhaite donc que cette réforme soit... Euh, soit euh, eh bien, remise dans euh, les tuyaux et ce, euh, quelques jours après que le chef de l'État ait écarté une reprise du projet en l'État. Le ministre de l'Économie qui insiste sur la nécessité d'équilibrer le système actuel. Euh, dans l'actualité également... pharmaciens qui peuvent maintenant renouveler sans ordonnance, et eh bien euh, renouveler les ordonnances, pardon, euh, sans passer par un médecin pour les maladies chroniques comme l'asthme, l'hypertension ou encore le diabète, maladie qui nécessite un traitement sur la durée, un passage sur le, chez le médecin était obligatoire pour euh, renouveler son traitement, dorénavant le renouvellement est donc possible directement en pharmacie ce dispositif est bien sûr encadré il faudra, il faudra déclarer un pharmacien correspondant qui travaillera en accord avec le médecin très temps. Voilà pour ce point sur l'actualité, excusez-moi pour ce gros blanc, voici la météo la météo très très rapidement puisque je suis en retard avec eh bien, du soleil sur toute la partie ouest de la France ainsi qu'en dessous d'une ligne Bordeaux-Lyon où les températures pourront aller jusqu'à 22 degrés, ça c'est pour Perpignan 20 degrés à Montpellier ou encore 21 degrés à Nice euh, comptez 15 degrés à Lille pour cet après-midi et 15 degrés à Rennes également, et les pluies vont arriver hein, dans l'après-midi du côté des frontières tiers allemande, euh, du côté de Gap également, ou euh, sur la pointe bretonne à Brest ou encore à Cherbourg. Demain matin, eh bien, les pluies se seront un peu dissipées puisqu'elles ne seront plus que présentes du côté de Vichy, Chaumont ou encore Belfort. Le soleil reviendra même s'il y aura encore quelques nuages. Voilà pour votre météo qui revient de façon plus complète à 11h. Radio Antigone, tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. La case du week-end qui continue, excusez-moi pour, euh... Petit Blanc lors de ce... Voilà, on va continuer tranquillement, ça va le faire, j'en suis sûr. Merci donc d'être à l'écoute de Radio Antigone, c'est un plaisir de vous accompagner chaque week-end avec les actus du numérique dans quelques instants. On va parler de Windows, et si Windows 11 arrivait très prochainement, là vous vous dites, non, il y a un problème. Eh bien oui, pourquoi il y a un problème Je vous explique tout dans les actus du numérique dans quelques instants. L'éphéméride arrive dans moins de 15 minutes, 10 minutes environ, voilà, et puis il y aura, il y aura des actus Avec, je vous le prévois depuis un bon moment, mais bon avec les émissions annulées, eh bien, je n'ai pas pu vous le faire. Le dispositif de France Télévisions pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en 2021. Ça arrive donc dans la prochaine demi-heure. Dans la prochaine demi-heure également de la très très bonne musique avec Pascal Le Toublon et Friendships. I et français que nous allons écouter dans quelques instants Pascal le tout blond donc et puis le premier classique de la case du week-end sera Sauvage Garden Restez donc bien avec nous pour profiter de cette excellente musique de Radio Antigone. Pour l'instant, voici, eh bien, Allogène, qui est également un très très bon titre, hein, je n'en doute pas, sorti en 2017 dans l'album You Got That, et euh, ce titre s'appelle, eh bien, You Got That, voilà, c'est un peu répétitif. Hein, bah, bah, bah, j'y peux rien, voilà, le, le titre est également le nom de l'album. Bon, bah, ça, ça, ça arrive, hein, ça arrive, ouais, ouais, ça arrive. Est-ce que là, je parle pour combler Mais totalement, donc je vais me taire et vous laisser la Musique Sur radio antigone radio antigone les actus du numérique et si windows 11 ...arrivait très prochainement comme un nouveau système d'exploitation. Eh bien, c'est en tout cas l'hypothèse la plus probable, même si eh c'est tout à fait illogique par, il par rapport à la politique qu'avait lancée Microsoft il y a quelques années. Celle qui était que Windows 10 serait la dernière version mise à jour continuellement, gratuitement, comme s'il y avait une nouvelle version qui sortait, mais tout simplement sous la même, sous Windows 10. Cette semaine, tout s'est accéléré... Du côté eh bien, des nouveautés de Windows, puisqu'il y a eu beaucoup euh, d'informations concernant la mise à jour Sun Valley, qui est prévue depuis un bon moment, et dont on commence à avoir de nombreuses informations. En début de semaine, on a commencé à pouvoir euh, se demander si Windows 10 n'allait pas tout simplement être renommé Windows en général, puisque étant donné que plus aucune autre version ne devait sortir, euh, mettre un chiffre ne correspondait plus à rien, plus à rien, puisqu'il n'y en aurait pas euh, d'autres après. Mais euh, eh bien, au fil de la semaine même un jour après euh, quelques petites infos nous annonçons une conférence programmée le 24 juin à 17h heure de Paris et eh bien nous laisse penser euh, le, une autre nouveauté totalement différente l'arrivée et eh bien de Windows mais Windows 11 alors qu'est-ce qui nous fait penser euh, à ça c'est en tout cas euh, ce que nous transmet euh, le site android.com et eh bien c'est une des images qui euh, euh, nous informe de cette conférence, et qui euh, avec euh, les effets lumineux eh bien, euh, nous montre un petit 11 euh, voilà, affiché sur l'image que l'on peut remarquer, et donc qui laisse penser à une probable nouvelle version de Windows 10, qui sera peut-être un comme Windows 10 euh, eh mis à jour euh, disponible gratuitement euh, en tant que mise à jour. Pour l'instant pas plus d'informations du côté de ces fuites, même s'il si y en a eu d'autres euh, de suite, euh, mais pour l'instant pas d'informations claires concernant l'avenir du système d'exploitation, l'avenir du niveau du nom, tout ce que l'on sait, et je vous l'ai déjà euh, dit plusieurs fois dans cette émission c'est que Microsoft souhaite vraiment revoir et moderniser le design avec beaucoup de changements esthétiques qui sont prévus et qui commencent déjà à apparaître d'ailleurs, euh, Microsoft qui souhaite également euh, faire une belle refonte du Microsoft Store qui est un petit peu On ne va pas se le cacher à l'abandon qui ne sert pas à grand-chose. Des euh, nouvelles fonctionnalités devraient également arriver avec peut-être le retour des widgets. Avec l'ajout de, de Windows Widget qui pourrait arriver avec cette nouveauté Sun Valley. Et puis, euh, voilà, d'autres nouveautés, peut-être, mais donc surtout euh, des nouveautés euh, du côté euh, du design. Pas plus d'informations pour l'instant, nous attendrons donc le 24 juin pour euh, vous donner des informations. Le 24 juin pour info, c'est un... Jeudi, on pourra donc parler de cette conférence le week-end d'après, le 26 ou le 27 juin dans cette émission. Voilà pour ces actualités numériques. Il est 10h46 et j'ai du retard mais ce n'est rien, ça va passer, ça va le faire tout à fait très très, très bien. Voilà, ça, ça va le faire, ça, tout va très très bien. On y va, on est parti pour un titre actuel. Le titre actuel Voici un titre tout récent, tout frais, tout neuf, Pascal Le Toublon et Léonie avec Friendships Lost My Love. Let's just do it. Le tout blond et Léonie, c'était Friendships, Lost My Love sur Radio Antigone. L'effet Nous sommes le dimanche. Je me rate dès le début. J'ai du mal à articuler aujourd'hui. Oui, oui. Nous sommes donc le dimanche 6 juin 2021, le 150. 7ème jour de l'année euh, et dans le calendrier républicain français il était dénommé le jour du pavot le pavot, et eh bien qui est on le rappelle, une plante originaire des régions tempérées et froides d'Eurasie d'Afrique et d'Amérique du Nord, euh, les seins du jour, peut-être si je les ai ce qui n'est pas sûr Voilà. Bonne fête aujourd'hui au Claude, au Clady, au Claudette, bien sûr au Claudie. Bonne fête également au Norbert, au Zagobar au Bessarion ainsi qu'au Marcelin. Bon anniversaire aujourd'hui au roi de Belgique, Albert II. Il a 87 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à lui. Bon anniversaire à l'athlète américain Tommy Smith qui a été eh l'un des meilleurs athlètes de tous les temps sur 200 mètres euh, et qui est également resté célèbre pour avoir protesté après sa victoire avec son compatriote John Carlos en levant un point ganté de noir contre les discriminations dont étaient victimes les Noirs aux Etats-Unis. Euh, ça, c'était lors du podium du 200 mètres des Jeux Olympiques d'été de 1968 à Mexico. Autre anniversaire, celui de Guillaume Musso, 47 ans, et de Thomas Cousseau, 53 ans. Voilà pour ces anniversaires. Passons à des événements, peut-être, s'étant déroulé un 6 juin avec... Eh bien, on le rappelle, voilà, au XXe euh, siècle, en 1944, le débarquement allié en Normandie, après plusieurs reports, qui s'est donc déroulé un 6 juin, et dont on a peu euh, parlé euh, dans l'actualité cette année. Euh, autre actualité, eh bien, euh, le 6 juin a été eh bien, breveté le fer à repasser électrique et euh, breveté par un expert en électronique originaire de New York Henry euh, Silly voilà qui a donc inventé le fer à repasser et qui l'a déposé le 6 juin 1882 ça commence à, commence à dater hein, tout de même euh, voilà voilà tout simplement et puis euh, bon anniversaire également à l'Eurovision, puisque la première émission officielle en Eurovision a été diffusée le 6 juin 1954 depuis Montreux en Suisse, nous dit Wikipédia. Voilà pour cet éphéméride. Bonne journée à tous et surtout bon anniversaire si vous êtes né un 6 juin. Le classique de la case du week-end Mais oui un classique puisque ça fait toujours du bien d'écouter un grand classique musical. Et, bien, et puis c'est ce que l'on fait dans chaque émission de la case du week-end. Voici Sauvage Garden avec Trolly Madeleine Dipli. Bonne matinée à notre écoute. Coming up Vodg Garden Truly Made Deeply à l'instant sur Radio Antigone c'était le premier classique de la case du week-end Radio Antigone Les Actus des Médias Parlons médias avec euh, eh bien, France télévision qui a dévoilé il y a deux ou trois 3 semaines, sans dispositif spécial pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Tokyo qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août sur France Télévisions et qui seront à suivre en intégralité sur les antennes ou sur les plateformes numériques de France Télévisions. Tout d'abord, eh on peut euh, dire que la cérémonie d'ouverture sera diffusée le, vente, euh, le vendredi 23 juillet à partir de 13h sur France 2. Revoir donc le journal de 13h pour ce vendredi 23 juillet. Euh, sachez également que le direct de, des Jeux Olympiques sera diffusé sera sur France 2 ou France 3 à partir de minuit chaque jour et jusqu'à 16h du 25 juillet au 5 août vous pourrez suivre le direct de natation et d'athlétisme sur France 3 de 2h à 5h et puis tous les jours des replays de 16h à 17h30 avec un condensé des meilleurs moments de la nuit ou en tout cas de la matinée du début de journée puisqu'avec le décalage horaire Les épreuves ne s'en font pas exactement aux mêmes heures que chez nous. France Télévisions, qui déploie donc une nouvelle fois... Un dispositif exceptionnel pour vous faire vivre au mieux la compétition. La compétition sera donc diffusée dans son intégralité avec environ 330 heures de di 330 directs et 3600 heures de diffusion avec jusqu'à 30 directs en simultané grâce à la plateforme France.tv et France TV Sport. Tous les contenus seront disponibles en replay, des extraits des meilleurs moments de la compétition seront disponibles tout comme des résumés quotidiens de chaque journée olympique. Un dispositif influenceur sera mis en place à Tokyo. et Une éditorialisation sera axée sur les performances des athlètes français. Du côté de la distribution, les contenus seront accessibles sur les box des fournisseurs d'accès à Internet et en IPTV. Sur les services en ligne de France Télévisions, vous pourrez retrouver des articles de décryptage de l'actualité de l'événement ainsi que tous les calendriers, les résultats, les fiches des athlètes et les tableaux des médailles. Le guide des programmes vous permettra de connaître les différents directs journée et vous permettra d'accéder à un direct en cours très facilement sur le site vous pourrez également sur les directs en ligne revenir en arrière pour revivre un moment exceptionnel puisque le DVR qui vous permet eh bien, de revenir en arrière comme sur un live YouTube sera activé comme c'est le cas depuis l'année dernière pour Roland Garros en septembre dernier. Du côté des réseaux sociaux, eh bien il y aura de la publication hein, avec chaque jour les moments forts de la compétition Euh, et un produit spécial un produit euh, contenu natif ex exclusif ce qu'il ne fallait pas rater qui sera également euh, diffusé sur Youtube France Télévision et France TV Sport seront également sur Snapchat avec un format vidéo spécial Snapchat de 3 minutes par jour. Du côté eh bien, des présentateurs euh, le direct sera assuré par Laurent Louya, Cécile Gray, Mathieu Larto et Cédric Baudou sur France 3 vous retrouverez tous les jours pour le magazine TLS spécial GIO à 20h45, et dimanche, stade 2 à 20h05, réalisé en direct de Tokyo. Parlons-en, justement, de cette réalisation direct de Tokyo, avec une grande nouveauté cette année. Le plateau sera une nouvelle fois à Tokyo, mais plateau 100% virtuel. Et oui, il sera en 100% fond vert, une innovation hein, préparée par le réalisateur Didier Fraisse, qui... Ah, il y aura la mise en image des Jeux Olympiques euh, de Tokyo pour les antennes de France Télévision. Un gros projet, donc, puisque techniquement, eh bien, tout se fera à distance. Le plateau est totalement virtuel, mais à distance. Euh, ce qui, eh bien, appuie donc, euh, ce qui demande donc des euh, capacités et des moyens assez, assez considérables. Il euh, y a un beau studio, donc, qui se le baladera. Eh bien, qui sera, en tout cas, euh, sur euh, les côtes, euh, sur la mer, sur les côtes de Tokyo. Vous verrez Tokyo en ville. le sud duo s'installera aux différents lieux des compétitions olympiques. De nombreux consultants seront également présents avec, pour le football, Marinette Pichon, Céline Dumerc pour le basket, Justine Dupont pour le surf, Stéphane Diagana pour l'athlétisme, bien sûr, Brahim Asloum pour la boxe, Marion Rousse pour le cyclisme, Émilie Andehol pour le judo, Vincent Clerc pour le rugby, Jérôme Fernandez pour le handball, Yannick Agniel pour la natation, Wadlis Épande euh, pour le Quendo, le Justine Hénin pour le tennis. Voici donc quelques des consultants qui assureront ces, euh, cette, ces Jeux Olympiques. J'arrive au bout du temps pour euh, vous présenter le dispositif exceptionnel de France Télévisions qui est bien rempli hein, avec bien, tous les sports hein, et on notera l'arrivée de nouveaux sports euh, dans les programmes olympiques euh, cette année avec quatre euh, sports pour terminer donc, qui font leur entrée dans cette édition. L'escalade sportive, le skateboard, le surf et le karaté. Voilà. Pour euh, conclure ces actus du numérique, je suis en retard mais ce rien radio antigone j'espère que c'était clair quand même bienvenue sur radio antigone il est 11h02 radio antigone la radio à vif et voici donc tout de suite un nouveau flash un nouveau point sur l'actualité Parole de la République en marche, Laurent Lesture s'est félicité de l'accord sur l'impôt mondial sur les sociétés trouvé par les ministres des Finances du G7 il y a 48 heures. 48 heures de négociations, également 10 ans de travail, notamment au sein de l'OCDE, nous dit-il. Euh, pour lui c'est un pas de géant euh, dans le même temps dans le même contexte, les pays du G7 se sont déclarés favorables à la publication obligatoire des données financières liées au climat par les entreprises selon eux, le fait de dévoiler le risque financier climatique des sociétés est crucial pour la transition énergétique, même si un accord reste à trouver au niveau mondial à ce chiffre maintenant, plus de 27 millions de Français ont déjà reçu leur première dose du vaccin contre la Covid-19, mais pour être réellement protégé il faut une seconde dose ce qui est un petit peu compliqué puisqu'il y a un délai hein, de plusieurs semaines à respecter et que actuellement eh bien, le délai pour la deuxième dose tombe eh bien, en pleine vacances voilà, au mois de juillet à peu près mi-juillet donc c'est compliqué pour l'organisation des vacances, des grandes vacances, des vacances d'été. eh bien, dans l'actualité, également, euh, que peut-on dire d'autre pour terminer euh, Cet incendie qui s'est déclaré cette nuit dans un appartement d'Ajaccio, avant de se propager à d'autres habitations, l'intervention des sapeurs-pompiers a permis de secourir tous les habitants de l'immeuble, et aucun blessé grave n'est à déplorer. 8 personnes ont tout de même été légèrement blessées, tandis dit que 50 personnes ont été évacuées, c'est France 3 Corse qui nous relaie cette information. Voilà pour ce flash, excusez-moi encore une nouvelle fois, pour le blanc. Je vous promets qu'à 11h30, il n'y aura pas de blanc. Voici donc rapidement la météo, cet après-midi légère amélioration, le temps va s'améliorer doucement sur l'est du pays, le ciel sera plus variable mais les éclaircies souvent assez timides, quelques ondées vont se produire localement, principalement sur la façade est du pays. Côté température, les maximales vont de 17 à 25 degrés en général et iront jusqu'à 26 et même 29 degrés près de la Méditerranée. Demain, en début de journée, ça sera très nuageux, avec quelques-uns possibles sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu'aux frontières allemandes. Près de la Manche aussi, le ciel sera chargé. Ailleurs, la matinée sera plus lumineuse et l'après-midi, des averses parfois orageuses se produiront sur les Alpes, l'extrême sud-est et le relief de la Corse, avec la possibilité d'avoir localement de la grêle. Météo plus complète tout à l'heure à 11h30. La suite de la case du week-end, tout de suite sur Radio Antigone. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Nous sommes là sur Radio Antigone avec la case du week-end qui continue pendant encore 50 minutes puisqu'il est 11h09, euh, j'ai beaucoup de retard, je vous fais donc un programme en speedrun. L'archive pub dans un instant, le musicateur 2000 dans un instant également, le programme TV dans 10 minutes, aujourd'hui l'économie dans 20, dans 15 minutes, allez on va dire ça dans 15 minutes, de nouvelles actus du numérique tout à l'heure, mais oui, euh, les actus du sport également et des actus des médias pour terminer l'émission. Côté musique, qu'est-ce qui arrive Eh bien, dans un instant, The XX avec Angel. So angel. Qu'aurez-vous d'autre niveau musique Izzia da Rosa avec 2 rosa pardon, avec Love and the Roulette. Alors, je suis allé un peu vite et lancer la musique suivante, ce n'est rien. Bon, vous avez entendu un tout petit bout, donc, de la, de la voix euh, de Izzy Di Rosa. Oui, j'ai pas le temps pour faire un programme, donc je fais vite, hein. Et puis, donc, le prochain classique musical de la case du weekend sera Suzanne Vega avec Luca. Ce grand classique musical arrive dans quelques minutes... Euh, non, avant midi, pardon, sur Radio Antigone. Pour l'instant, il est 11h11, l'heure donc du 14 L'archive 14.000. Je vais reprendre mes, es mes esprits, pardon, me poser, ça commence mal, hein, essayer de parler un petit peu mieux, voilà, on reprend notre calme, on reprend notre souffle, on est à peine en retard, mais ça va le faire Pas de problème. Donc l'archive pub et aujourd'hui, je vous emmène dans 1989 avec une publicité diffusée sur la grande chaîne la 5, mais oui, que tout le monde a connu. La 5 donc qui est diffusée en 1989 cette publicité que j'ai retrouvée aujourd'hui grâce à la chaîne YouTube de X Factor 445. Quel jour préférez-vous gagner Mercredi ou samedi Mercredi, on a déjà gagné deux fois le samedi Bah oui, hein <rire> Aujourd'hui, le loto, c'est deux fois plus de chance d'avoir de la chance. Voilà pour cette publicité pour le loto, avec visiblement bien des gens qui ont gagné déjà plusieurs fois au loto et qui veulent gagner un mercredi pour changer un peu leur jour de gain. Euh, voilà, le loto de la Française des Jeux, donc, et oui, oui, oui, euh, qui... Euh, Est-ce que je pourrais, par exemple, retrouver potentiellement le premier loto français Et oui, peut-être, le loto de la Française des Jeux, euh, bien... Euh, qui euh, date euh, eh bien, euh, de 1975 avec la Loterie nationale. Euh, la création du loto euh, signée euh, le 10 juillet 1975 par un décret du Premier ministre qui était à l'époque, Jacques Chirac. Tiens donc, et oui, euh, voilà pour euh, ce cette histoire du loto qui est euh, la qui est la Loterie Nationale qui, est, qui a été qui est ce qui est ce qui est ce qui est pour venir en aide aux anciens combattants, victimes de graves blessures et traumatismes sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Voilà pour cet archive pub consacré au loto. Nous étions donc en 1989 avec cette publicité de X-Factor 45 sur sa chaîne YouTube. Euh, le Musicator 2000, tout de suite Le Musicator 2000 Vous le savez, chaque week-end, nous euh, faisons une découverte musicale euh, grâce à une musique diffusée actuellement sur une radio d'un autre pays. Pour euh, savoir quelle musique est diffusée sur une radio au hasard, je vais tout simplement sur le site online Radiobox. Et qu'est-ce que je fais Eh bien, je sélectionne un pays au hasard, voilà, tout simplement. Et puis ensuite, eh bien, euh, eh bien on regarde la musique qui est diffusée actuellement sur cette radio, puisque les métadonnées s'affichent, donc j'ai rapidement le nom de la musique. Aujourd'hui, eh bien, nous allons dans un pays au hasard, comme d'habitude, et je vous emmène aujourd'hui... Allez, va? Je, je sais pas où aller. Je vous avoue que je ne sais pas où aller. Voilà, j'ai quelques pays. Allez, on va en Norvège aujourd'hui. Allez, Norvège, c'est parti. Allons sur Metal Express Radio, qui vous diffuse en ce moment cette musique. Du nom, eh bien, euh, si je la trouve... Je, voilà, je, je la trouve pas rapidement, comme c'est de la... De l'impro en quelque sorte Je dois la trouver en direct Et je ne l'ai pas trouvée Une musique d'Orion Riders Qui se nomme Qui se nomme Et eh bien Live the Shade Be Wind Qu'on écoute donc tout de suite Dans la case week-end de Radio Antigone J'ai du mal à parler Je vais essayer de boire un petit coup Ça me fera du bien pour bien prononcer Voici donc le Musicateur 2000 Avec ce titre 2003 Nommé Live the Shade Bewind, Interprété par Orion Riders à l'écoute de Radio Antigone, le Musicator 2000, une découverte musicale grâce à une musique diffusée actuellement sur une radio d'un autre pays, nous étions en Norvège aujourd'hui sur Metal Express Radio, je pense que vous avez bien remarqué que c'était du métal, avec ce beau titre d'Orion Riders, Leave the Shade Be Wind, voilà donc pour ce Musicator 2000, bienvenue dans la case du week-end. 10h, midi, la case du week-end. Et on continue en musique avant le programme télé et aujourd'hui l'économie. Voici tout de suite The XX avec Angels, extrait de l'album de 2012, Coext. from your shadow, more than I thought could exist. I am They will be as in love with you as I am. Et sur Radio Antigone, vous venez d'écouter The XX avec Angels, et voici tout de suite, je, je, je, je, je vais trop vite en fait, j'ai envie de parler trop vite, et du coup je, je m'en mêle les pinceaux. Et voici tout de suite le programme télé, c'est pas compliqué pourtant. Radio Antigone, le programme télé. Et sur TF1, un film inédit à 21h05, Les Tuches 3. Autre film inédit, cette fois sur France 2, ce soir à 21h05 également, le film Yahoo. -Oh, sur France 3, inédit, Agatha Raisin Sur Canal+, inédit, encore une fois, le film Mon Cousin à 21h10. Sur France 5, on continue avec un programme inédit et le retour des fameux jeux de mots des documentaires du euh, dimanche de France 5, Merguez Chipolata, Avogris et Péril. Sur M6, rediffusion de zone interdite. Sur Arte en direct, Un concert, celui de Beethoven, la symphonie numéro 9. Sur ces huit faites sauter la banque c'est un film et il est diffusé à partir de 21h05 sur W9 rediffusion de la série Scorpion toute la soirée sur TMC et eh bien vous avez du football avec un match amical match de préparation à l'Euro 2020 à partir de 20h35 il s'agit de Belgique Croatie sur TFX le film le transporteur héritage sur NRJ12 surveillance, les images choc sur LCP public Sénat comme tous les dimanche. Rambobina. Sur France 4, Edward and Joe Harper, un si violent silence s'est diffusé à partir de 21h10. Sur Cestar à 21h04, la série télé Chicago Fire. Sur Gully, Egalem 6 Family. Sur TF1, série film, le film La Voleuse de Livre à 21h. Sur la chaîne L'Équipe, un autre match de préparation à l'Euro 2020. Le Pays euh, les Pays-Bas qui affrontent la Géorgie à partir de 20h45. Sur Sister, rediffusion du film Lara Croft Tomb Raider. Sur RMC Story, faites entrer l'accusé consacré aujourd'hui au gendre insoupçonnable Sylvain Schrucht. Sur RMC Story, inédit chercheur d'Opal suivi de rediffusion à partir de 22h50. Et on termine avec Sherry Vincent, qui vous propose à 21h05 et toute la soirée d'ailleurs des rediffusions de la série télé Une Femme d'Honneur. Voilà pour votre programme télé. Excellente soirée à tous. Mais avant Il y a quand même la journée, il n'est que 11h22, bien sûr. Le titre actuel Et on repart en musique tout de suite sur Radio Antigone avant de parler euh, économie. Euh, J'avais pas vu que je n'avais pas du tout de temps d'intro en fait et que la, que la musique démarrait directement, voilà. Et bien voici Easy de Rosa avec Love et Roulette. Maybe you'll be someone I take home to meet my mom maybe you'll be someone who is a hit too long but every time we hang I'm thinking was it I would never say it loud. Applause, there goes another one on my blacklist. Two second loss, because then I have it. There goes another one. That's the damage. Bang, bang, bang, In love and roulette. I met boy on the line. On the first night we were talking like we clicked. Yeah, he was Bieber fine. Baggy jeans and got a tattoo on his neck. Maybe you're the one that all my friends finally love Or maybe it's a mission and you'll never get along But I think this time I'll be falling for you every single week Rosa, Love and Roulette. Aujourd'hui l'économie. Le président du Kirghizistan, Sadir Jeparov, a signé il y a trois semaines une loi votée par le Parlement qui ouvre la voie à une prise du contrôle par le gouvernement de la plus grande mine d'or du pays, Altan Lazach. Oui, depuis 6h ce matin, les commerces non essentiels sont tous fermés et il est interdit de se regrouper. Et euh, non, on n'est pas la bonne chronique. Euh, voilà, eh c'est parfait ça, ça, ça, ça commence bien, voilà. euh, C'est merveilleux. Euh, je ne sais pas où est cette chronique, c'est une, euh, bonne, une bonne, un bon problème, voilà, c'est très, très bien. Moi je vais rattraper mon retard comme ça on va dire, hein, voilà. euh, Je ne sais pas du tout pourquoi eh bien je n'ai pas le bon reportage qui est là. Eh ce n'est rien, tant pis. Je crois qu'on va faire sans cette chronique en tout cas, vous le savez. Au euh, il y a trois semaines c'est-à-dire Japparoff a signé une loi votée par le bah, parlement qui ouvre donc la voie et qui euh, permet euh, au gouvernement de prendre le contrôle de la plus grande mine d'or du pays et ça chamboule quand même quelques petites choses hein, du côté du commerce international du côté de l'extraction donc de l'or, de grands ch de changements des changements sont donc à prévoir pris en main par le gouvernement euh, sûrement de cette mine d'or et donc euh, une augmentation des prix est peut-être à prévoir pour l'or originaire de cet endroit euh, il est donc 11h26 je vous propose de repartir en musique du coup après ce gros problème technique voilà excusez-moi encore bon bah ça arrive régulièrement hein, dans cette émission euh, en tout cas ce qui arrive également régulièrement c'est les Red Hot Chili Peppers avec My Friends My Friends are so depressed ce titre des Red Hot Chili Peppers. My Friends, extrait de l'album One Hot Minute, sorti en 1995. Radio Antigone. Merci d'être avec nous. La dernière demi-heure commence maintenant. Il est 11h31. Radio Antigone. La radio à vif. Et oui, on est parti pour une nouvelle demi-heure qui commence par un point sur l'actualité. Dans l'actualité, aujourd'hui, l'impôt mondial conclu entre les ministres des Finances du G7 à l'issue d'une réunion de deux jours à Londres est un premier pas selon l'économiste de l'OFCE et membre des économistes at atterrés euh, Henri Sterdignac pour que cet accord fonctionne il faut je cite tordre le bras à un certain nombre de pays qui sont les paradis fiscaux a noter, note ce euh, cette économiste euh, qui a été interrogé par France Info euh, l'économiste qui cite euh, Renault qui a préféré mettre partie de ses sièges sociaux en Pays-Bas, et donc qui considère qu'il y a un certain nombre de ménages à faire, même en France. Fin de citation. Le porte-parole euh, de La République En Marche à l'Assemblée Nationale, Roland Lescure, s'est lui aussi euh, félicité de l'accord sur l'impôt mondial sur les sociétés trouvé par les ministres. Euh, selon lui, c'est un pas de géant, 48 heures de négociations, 10 ans de travail et ça fait 4 ans que la France pousse et pousse fort pour qu'on aille dans cette direction-là, a-t-il déclaré sur France Info. Les pays du G7 qui se sont également déclarés favorables à la fa publication obligatoire des données financières liées au climat les entreprises, selon eux le fait de dévoiler le risque financier climatique des sociétés est crucial pour la transition énergétique même si un accord reste encore à trouver au niveau mondial. Ce chiffre à présent, plus de 27 millions de Français ont déjà reçu leur première dose du vaccin contre la Covid-19 euh, Dans l'actualité également, retour à l'économie avec Bruno Lumaire interrogé aujourd'hui dans le journal du dimanche et qui euh, exprime que euh, la réforme des retraites reste une priorité à ses yeux alors que le flou demeure sur la remise en chantier de ce projet avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Voilà pour ce flash, voici la météo. La météo avec une légère amélioration cet après-midi, le temps qui va s'améliorer doucement sur l'est du pays, le ciel sera plus variable mais les exercices souvent assez timides. Quelques ondées vont se produire localement, principalement sur la façade est du pays. Elles seront parfois orageuses sur le relief du Paca et en Corse. Ailleurs, le soleil va s'imposer largement. Seule la Bretagne et le Cotentin vont subir quelques gouttes par intermittence. Dans l'après-midi, un peu de brume va gagner les côtes des Hauts-de-France. Mistral et Tamantra montagne sont sensibles autour de 50 à 60 km heure en pointe dans leur domaine. Du côté des températures, vous pourrez compter des températures allant de 17 à 20. 5 degrés en général, et même jusqu'à 29 degrés près de la Méditerranée. Demain, eh bien, le temps sera variable sur, euh, euh, sur les Alpes avec de l'instabilité. Début de journée très nuageux, avec quelques ondées passagères de l'Auvergne-Rhône-Alpes aux frontières allemandes. Près de la Manche aussi, le ciel sera chargé. Ailleurs, la matinée sera plus lumineuse. L'après-midi, des averses parfois orageuses se produiront dans les Alpes, l'extrême sud-est et le relief de la Corse, avec de la possibilité d'avoir de la grêle localement. Ailleurs, le ciel hésitera entre nuages et clairceilles avec un risque d'averse dans l'est ainsi que sur le massif central et les Pyrénées. Le soleil va s'imposer plus nettement dans la vallée de la Garonne et près du golfe du Lyon. Les températures eh bien, seront de 8 à 16 ⁇ C, ça c'est pour les minimales, jusqu'à 17 à 19 ⁇ C autour de la Méditerranée pour le matin. L'après-midi, il fera 17 à 21 ⁇ C près de la Manche, 20 à 27 ⁇ C ailleurs et même jusqu'à 28 à 30 degrés près du golfe d'Union. Voilà pour votre météo. La suite de la case du week-end, tout de suite. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Et eh bien voilà, c'était un flash et une météo, un minimum honorable pour euh, terminer cette case du week-end, terminer du côté de l'actualité, puisque le prochain point sur l'actualité arrive à midi, et ce sera euh, proposé par nos partenaires RFI avec le Radio Antigone Midi, 10 minutes d'actualité et puis euh, une tranche d'actualité jusqu'à 13h. Alors, on est reparti donc pour euh, une dernière demi-heure d'émission, On va parler de la Nintendo Switch dans les actus numériques qui arrivent dans un instant et niveau musique. Oh, bon, on va se faire plaisir avec le tout dernier titre de Clara Luciani. je te le laisse mais je retiens en le ému de ton corps nu le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse après, eh bien, il y aura les actus du sport suivi d'un nouveau classique musical, Suzanne Vega, Lucarnes. Voilà pour le programme, le programme également musical de cette dernière demi-heure de la case du week-end qui commence tout de suite avec HIPPEN HIPPEN, voici juste Need Your Love Justine Juste need j'ai du mal à enchaîner les mots aujourd'hui. Juste need your love à l'instant sur Radio Antigone dans la case du week -end. Radio Antigone Les actu du numérique. On va essayer d'articuler un peu mieux puisque j'ai des mots pas très faciles à prononcer dans cette chronique puisque nous allons parler de la Nintendo Switch. Déjà là, c'est un petit peu compliqué puisque les rumeurs concernant la Nintendo Switch Pro qui devrait arriver dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines et eh bien les rumeurs sont de plus en plus nombreuses. La dernière en date est eh bien l'arrivée d'un meilleur dock et d'un écran plus grand et même d'un port Ethernet. Ces informations nous viennent du site d'information El Español, la Nintendo Switch pourrait donc s'agrandir tout en conservant sa taille. Je m'explique. La Nintendo Switch Pro pourrait donc eh bien, rester avec les mêmes dimensions si ce n'est un écran à l'intérieur donc qui serait plus grand, avec moins de bordure. C'est en tout cas la révélation du site espagnol. La taille de la console ne devrait donc pas bouger. Euh, si cela devait être confirmé, on pourrait donc imaginer que les Joysticks actuels, les, euh, les Joysticks actuels, pourraient rester compatibles, ainsi que d'autres périphériques. Information qui pourrait toutefois être un petit peu contredite par euh, eh bien, euh, différents autres designs euh, qui ont été un petit peu spoilés, notamment Computer Build Euh, qui euh, nous montre un tout autre design avec un joystick, des, jo des joysticks tout à fait différents pas d'informations en tout cas pour l'instant sur ce que sera le design officiel de cette Nintendo Switch Pro je vous le disais, un nouveau dock est également prévu pour cette Ni Nintendo Switch Pro en tout cas selon ce journal espagnol euh, une, euh, un dock euh, pour remplacer la béquille au dos qui est censée tenir la console lorsqu'on lorsqu la pose sur une table euh... Une béquille qui a suscité de nombreuses critiques. Le nouveau support devrait donc s'approcher d'un mode tente comme une Surface Pro de Microsoft par exemple. Euh, une base très simple hein, en tente, voilà, on ouvre, on a un gros support derrière ça se pose et c'est très très simple euh, le site euh, espagnol nous apprend également qu'en dessous de ce support nous pourrions par exemple trouver le nouvel emplacement pour la carte micro SD qui ne se trouverait donc plus sur la partie basse de la console mais dans son dos, autre information dévoilée par ce journal le doc de la console, de la console qui euh, rappelle euh, l'accueil lorsqu'on souhaite jouer sur un écran secondaire comme un téléviseur ou un moniteur de PC lui aussi ce doc aurait été revu, le design serait simile On insère, on insère la console dedans, mais il serait légèrement plus large à l'arrière et il permettrait euh, d'insérer notamment des, de, de des ports USB 3.0 pour remplacer les deux ports USB 2.0 présents actuellement. Par ailleurs, Nintendo semble décider à mettre le paquet, nous dit Frandroid, sur les modes en ligne puisque la société japonaise aurait intégré un port Ethernet à ce dock pour la Nintendo Switch Pro. Pour l'instant, pas d'informations, pas d'autres informations, pas informations pardon, concernant euh, la date de sortie de cette console, en tout cas selon le journal espagnol. Mais euh, d'autres sources nous euh, indiquent euh, que la production pourrait être lancée là dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines, euh, en juin. Voilà, ça c'est en tout cas une euh, des informations euh, dont, euh, que l'on a eues. Euh, voilà, pas d'informations également concernant le prix, pas d'informations officielles, hein puisque tout, tout cela que des, ne sont que des fuites. Euh, Nintendo pourrait tout de même lancer sa console à 400 alors que la version classique de la Switch est actuellement commercialisée entre 300 et 330 en France selon les commerçants et la Switch Lite à 299 environ. 80 ce qui reste un prix... Euh, assez proche des nouvelles consoles de Xbox et de PS4 et même moins chères que ces nouvelles consoles qui sont toutes deux à 500 euros. Pas d'informations officielles confirmées pour l'instant mais on vous tiendra au courant euh, aux alentours du 12 ou du 25 juin je crois, de 12 juin, Voilà, avec une conférence le 3 prévue à partir du 12 juin euh, et on pourra donc vous donner des informations euh, totalement confirmé dans la case du week-end, en tout cas, je l'espère, avant la fin de la saison de cette émission, j'espère qu'on aura plus d'informations. Dans quelques minutes, sur Radio Antigone, les actus du sport, et puis il y aura les actus des médias, également, avant de terminer cette émission. Pour l'instant, eh bien, on continue en musique. Le titre actuel Avec un titre récent dont vous reconnaissez peut-être euh, la musique derrière moi, Clara Luxani et le reste. Je imbécile, sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine. Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste je te le laisse Mais je retiens en Les souvenirs émus de ton corps nu Le reste je te le laisse à l'instant sur Radio Antigone voici les actus du sport des actus du sport euh, assez rapides voilà puisque j'ai souvent du mal à préparer de bonnes actus du sport et puis euh, je suis déjà en retard donc ça sert à rien que je passe 6 minutes dessus puisqu'après je serai mal niveau temps pour une chronique qui sera euh, pas forcément très bonne donc euh, rapidement, des actus du sport et on part du côté de Roland-Garros et oui, puisqu'on est en plein dans la quinzaine de Roland-Garros qui se déroule un petit peu de façon perturbée, voilà, avec euh, les protocoles sanitaires et le couvre-feu Roger Federer pourrait déclarer forfait à Roland-Garros pour se préserver alors qu'il reprend la compétition après deux opérations du de genou il a vécu hier un match éprouvant long et qui s'est terminé tard euh, Roger Federer qui sait donc se préserver et qui va donc étudier toutes les possibilités, doit-il euh, continuer La compétition, est-ce que c'est un bon choix pour reprendre tranquillement ou non Du côté du rugby, c'est la dernière journée de la saison régulière de top 14. Toulouse et euh, La Rochelle qualifiés directement pour l'écart euh, de finale. Les actus du sport, ce sont également eh bien, le critérium du Dauphiné, avec Richie Porte qui vise la victoire finale. C'est aujourd'hui la huitième étape qui se déroule entre la Lachère-les-Bas en Savoie et les G en Haute-Savoie. Pour l'instant, eh au classement général si je peux reprendre. Est-ce que j'ai le classement général euh, Oui, eh c'est Richie Porte qui est donc premier au classement général, mais qui va devoir eh bien, résister hein, face à cette étape. Au programme de cette étape, trois cols répert répertoriés avec le col des Aravis, le col des la, de la Colombière, ainsi que le col de Jouplan, un col classé hors catégorie. L'arrivée finale sera à 1600 mètres d'altitude OG au terme d'une journée assez casse-pâtes Nous dit France Info pour les coureurs. Euh, actuellement, eh bien, le peloton est à 5 minutes. Le peloton qui roule sur un tempo tranquille pour le moment et qui ne s'affole pas. Il faut dire hein, que l'étape est encore longue et que de nombreuses ascensions sont au programme. Euh, le col des Aravis est en cours d'ascension. Et puis, il y a quelques minutes, il y a euh, exactement... Euh, cinq minutes, euh, le sprinter de la fondation de Connex Quickstep, euh, Jacobin euh, Jacobsen, pardon, a abandonné. Il quitte donc la route du Dauphiné. Voilà Pour ces actus du numérique assez rapides, euh, Des actus du sport, pardon. Assez rapides mais assez complète, mine de rien. Ah bah non, non, non, pardon, excusez-moi. On a quand même terminé avec euh, de la MotoGP. Mais oui, puisqu'il y a le Grand Prix de Catalogne. Aujourd'hui, sur le circuit de Barcelona-Catalogna. Et on peut noter cette euh, nouvelle pole position du français Fabien Quattarano. Qui, eh bien, euh, est, euh, qui a terminé premier des qualifications hier sur sa Yama. Bravo à lui. Euh, autre bonne performance d'un du, deuxième français, Xarco, qui s'élancera troisième sur la grille de départ. Euh, bon courage donc à eux. On peut avoir encore de très bons résultats au, aujourd'hui grâce à ce Grand Prix moto. Voilà pour ces actus du sport. 11h52 sur Radio Antigone. Le classique de la caisse du week-end. cette émission musique avant de parler des médias avec les actu des médias voici un grand classique musical que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie Suzanne Vega avec Luca, My name is Luca. I live on the second floor I live upstairs from you Yes I think you've seen me before. Luca à l'instant sur Radio Antigone et direction les actus des médias tout de suite. Radio Antigone. Les actus des médias. Effectivement et très rapidement pour terminer cette émission, nous avons appris cette semaine le départ de Europe 1 de Julien Bugé, Pascal Clark ainsi que Anna Roumanoff. Le présentateur de la matinale serait également sur la sellette. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.